Ah, un trop moche le mot Je te demande pas de le juger, je te demande de l'épeler Et tu crois que si je l'épelle, il deviendra moins moche C'est vrai, je te jure, on se demande ce qui a pu se passer dans la pièce Le jour où ils nous ont pondu une horreur pareille <rire> Il y a une pièce où ils inventent des mots Bah ouais, forcément, hein, Ariel Je t'écoute Bridgette Alors oh n Allez, continue Et le camion, merci ton aide Oh, il s'énerve Je comprends rien Pourquoi une klaxonne Je ne peux pas démarrer Le feu est rouge J'ai pas le droit Je dois attendre Nas! Nas! Nas! Nas! Eda, Aslı ablan oraya gidin. Tamam. Nas! Ondan... Siz de bahçeye dođe gidin. E, tamam baba. Asiye ve Turna benimle geliyorsunuz. Nas! Nas! Nas! Nas! nas